C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Dalida Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots Je ne sais plus comment te dire Rien que des mots Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire facile Des mots fragiles, c'était trop beau Tu es d'hier bien trop haut. de toujours ma seule vérité mais c'est fini le temps de rêver les souvenirs se fanent quand on les oublie tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses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 surtout et mon unique espérance rien ne t'arrête quand tu commences si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes car un bon chocolat si tu n'existais pas déjà je t'inventerais merci papa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 te chire les paroles les paroles les paroles parole, parole, des paroles que tu sais mon moi que tu es belle les parole, paroles les paroles que tu es belle les parole, paroles les paroles que tu es belle Dans mon coeur se balade Mais je n'ose, je n'ose, je n'ose Je n'ose jamais lui dire L'amour qu'il a mis en moi Je voudrais bien lui sourire Mais je n'ose, je n'ose pas Vous madame la lune Qui est mon amie Pleignez mon infortune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 Les joies de la terre Faites pour moi Qu'il entende ma voix Que son bout, que son bout Jamais il écoutera Timide est ma serrénade Timide est ce grand amour, Qui dans mon cœur se balade de mes n'ose, je n'ose, je n'ose Je n'ose jamais lui dire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 Comme ce qui une esclave et je crois bien que j'ai peur non. Et moi, je ne le comprends qu'aujourd'hui Nostalgie aux yeux de Maudie Gliani Quand la palette a le cœur gris presses ou les amandes d'un soir toujours à ses plaisirs ses jours des amours qu'on ne va chante sous les étoiles une romance ատանարդ ամկկ կպկկ ատարտկ աը մկկկ ակկ սնը մկկ ակկ իկկկ ակկ ակկ տնը ակկուս՝ կկկկ ակնու կկկուսպ ակկկ ակկ ակկկ կկկկկ ակկկ ակկկ էր իտել սուրհի շիր Ain ل privilege La la la la Tu odesto direte me don la che batto de celui che j'attou e durerò un damore colle mes les sons j'ai aussi la tête folle pleine de chansons c'est une passion qui me poursuit jour et nuit alors je t'en supplie oh papa achète-moi un jukebox oh papa je si tu me lâches Je te promets Que plus jamais Le soir je ne sortirai Et tu pourras me voir En train de fermer de voir En oh oh, écoutant Elvis Presley Les choses se voient Johnny Hallyday Qu'est-ce qu'il raconte là Je ne sais pas du tout ça Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là Ho oh, oh, ho oh, ho papa Achète-moi un jump box Ho oh, oh, ho oh, papa Tu peux m'offrir un jump Il y a de la place à, à la maison Ho oh, ho chaussée tout noire remet Remets ton corps sain Tous les samedis J'inviterai mes amis Pour danser, pour twister On repoussera les meubles Puis et tapis On te fera une vraie surprise partie oh, oh oh papa Achète-moi un jukebox Oh oh oh papa oh. Lorsque j'aurai mon jukebox Je pourrai a so's on peu de temps beaucoup de cadammi cari nel trollare su don la farei a su pure cute e vistresse le cussette noir johnny halli day e la ti mo prendra te di recurare buon e vistresse le cussette noir johnny halli Non vien compriti E le là Aprito pure qua devou ce serre chez le cœur mon amour voici tous les trois. Je depuis longtemps Tu sais, je t'ai rêvé depuis longtemps C'est vrai, dans mon cœur chaque matin Perdue m'était en moi comme un chagrin depuis plus, et je ne plus qu'à mon tour Parfois le temps est lent quand on est sans joie J'ai passé toute ma vie désemparée Mais je me suis toujours dit que tu viendrais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 Tu m'étais au moi comme un chagrin De plus et je pleurais plus qu'à mon tour Parfois le temps est lent quand on est joie Tu vois que j'avais raison de t'espérer Et qu'un jour à l'unisson on et toute ma vie désemparée mais je me suis toujours dit que tu viendrais dans la ma chance je fais comme toi Duk Lassumeik, Orvaho Beliadik